qui s'enfuit devant lui tout le long des amours endormis un homme solitaire marche dans la nuit et parfois s'arrêtant il écoute en riant vers le ciel s'envoler des prières, prières des enfants qui l'attendent en dormant Noël est en voyage bien loin du pas Avec sa montre pour bagage, il est arrêté de village en village, de pays en pays, il rend visite aux enfants sages, Sous son grand manteau blanc Jusqu'à l'aube il s'en va lentement L'écho joyeux des coloches Sonne au loin gaiement Et de chaque petit endormi dans son lit En pensée tendrement il s'approche Pour mettre à leur chevet Un peu de ses jouets pères est en voyage Restez au coin du feu, si vous avez été bien sage, attendez-le. Ne perdez pas courage, s'il tarde de cette nuit, songez qu'il a beaucoup de courage. Oh. Faites bien vite un souhait Et bientôt vous serez exaucé. Jamais dans cette ronde Nul n'est oublié À côté des jouets dans sa vote d'osier, Il y a tous les rêves du monde Amour, espoir, bonheur Les rêves de nos cœurs Nouvelle est en voyage. A l'aube il va partir, en vous laissant de son passage, en souvenir, soyez toujours bien sage, puisque petits et grands pour lui, on reste à tous les âges.